Bonsoir à tous ceux qui écoutent en ce bel après-midi du dimanche le train de la musique. Comme à l'ordinaire, nous prenons un grand plaisir pour vous présenter les meilleurs de la chanson française. Jeunes comme vieux, vous serez servis cet après-midi. Car nous avons pour vous tous les goûts. Grands et petits, filles et garçons, nous avons la musique pour vous plaire. Et pour commencer, Nous écouterons à Serge Lama et Nicole Martin nous interpréter Laissez-moi partir. Et pour enchaîner, nous continuons avec les chansons immortelles. Et nous avons choisi pour vous parmi leurs compositions une très belle mélodie qui s'intitule Les beaux matins d'avril.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 Même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir un mot. C'est le dire, Je vous aime, c'est ridicule, s c'est bohème, s c'est jeune et c'est triste. Aussi vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu you、uh -huh. サンドネスポーツ。 Train avec M. o n s i e u r Tino Rossi, qui maintenant nous charmera avec sa mélodie qui parle de ses jeunes années. qui gronde, je songe et c'est l'homme 「いきなりさ」 son o c Il n i est là tout doucement, tranquillement, et il ronge ses freins en regardant sa petite amie coquettier a v o n son amiguito. Et lui, dans son coin, il ne dit rien. Il reste là bien tranquille. Et après ça, il lui chante Moi dans mon coin.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 Non, non, j'ai passé une, une excellente soirée. Nous avons tout un groupe qui va chanter pour vous maintenant. Nous avons Alain Souchon, Gérard Darmon, Jean-Louis Aubert, Garou, Marc Lavoine.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 Sûr, dire, er, er, arrive あ ma h a う t e u ま Pour m た i c'est sûr。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 でも、私たちは、私たちの幸せを知っている。私たちは、私たちの幸せを知っている。私たは、私たちの幸せを知いる。私たちは、私たちの幸せちた この顔を見つけた。 Pour elle et s sans valeur. Pour moi, c'est sûr, elle est meilleure. Nous reviendrons avec Charles, oui, notre bon ami Charles Azavou, n r qui nous chantera encore une fois une très belle mélodie de son trait. De son répertoire très chargé. Et le titre de la chanson est Les comédiens. Viens voir les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive v i e n s voir les comédiens?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 Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s a r r a t g e à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever.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 Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les m u s i c i e n s voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens. Les Et avant d'aller à notre coupure pour identifier la station, nous écouterons une belle chanson de Alain Barrière. Ne partez pas, s'il vous plaît, nous vous reviendrons juste dans quelques instants, d'accord? Gracias! Qui, qui vies